Monsieur le ministre, c'est une question de seconde. Non, il y a l'aspect criminel de l'affaire, mais il y a aussi son aspect politique. Après les déclarations que Beaumont a faites à la presse. Euh... Mais bordel de merde, qu'est-ce que je fais Il faut le stopper. C'est un ordre. Stop it. Faut que je stopfage.